On est revenu et c'est maintenant le tour d'Enrico, encore une fois, de nous chanter Mon cœur d'attache. Oui, mon cœur d'attache, c'est toi, ton visage, ton regard, le toit de ma maison, la voix de ma maison, ma vie ma passion. C'est toujours toi. Mis amigos, siempre me disent que nunca cresci. No puedo porque est siempre a mi lado et no puedo c r e c e r por tu m a n e r a de ser. Tu cariño, tu mirada que me transforma. La historia de mis canciones es tú. Ellos solo me entiendes que yo te amo y yo vivo solamente por ti. Mokeo Datash, mi vida y mi pasión eres tú. Du port va sur l'eau, vers le sud ou le nord, sans savoir ce qui l'attend là-bas, au-delà de la mer. comme lui Quand je pars chaque fois, c'est la nuit qui ne me quitte pas et la v i e passe à tout p e t i t pas. Je m'ennuie loin de toi, mon cœur d'attache. C'est toi le toit de ma maison, c'est toi. L'histoire de mes chansons, c'est toi. Mon chemin d'horizon, c'est toi. Mon cœur d'attache, c'est toi. Le toit de ma maison, c'est toi. La voix de ma raison, c'est toi. Ma vie et ma passion, c'est toujours toi. Mes amis me reprochent souvent dans la vie d'être encore un enfant car voiture. Ils ne comprennent pas cet amour qui nous lie. Moi sans toi, je ne peux partager tout leur jeu. Ne veux pas me brûler à ce feu. Cette rage d'aimer, comédie de la vie. Mon cœur d'attache, c'est toi le toit de ma maison. C'est toi l'histoire de mes chansons, c'est toi mon chemin d'horizon, c'est toi. Mon cœur d'attache, c'est toi, le toit de ma maison, c'est toi, la voix de ma raison, c'est toi. Ma vie et ma passion, c'est toujours toi. Quand le jour éteint ses projecteurs au retour, je retrouve dans ton cœur une fleur, une rose d'amour, et je crie mon bonheur. Mon cœur d'attache, c'est toi.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 you、uh -huh. Ça commence comme une maladie qui te change la vie d'amour. Ça commence avec de petits riens, des tremblements de mains d'amour. Ça commence par un f r o i d dans le dos, à ne pas trouver les mots d'amour. Ça commence par te fermer les yeux. Ça commence par te mettre à genoux, toi qui étais un loup d'amour. Ça commence par te faire prisonnier, toi qui te croyais. Voler l'amour. Ça commence, ça commence et ça recommence. C'est ainsi que nous c h a n t e Ginette r e n l o n s o n i n t e r p r é t a t i o n la solitude, ça commence. Ça commence comme une maladie qui te change la vie, l'amour. Ça commence par des tout petits riens, l e s tremblements de mains, l'amour. Ça commence par un froid dans le dos, de ne pas trouver les mots, l'amour. Ça commence par te fermer les yeux. Ça commence par te mettre à genoux, toi qui t'es un loup, l'amour. Ça commence とても大変なことはないです。 solitude ça commence te t voilà en moi comme un cheval de t r o i e l'amour ça commence si ça brûle la gorge comme un soufflet de forge l'amour ça commence si la ville est en feu et tu te crois heureux l'amour ça commence I'm going to be a little b i s of a mess. Ça Commence comme une maladie qui te change la vie, l'amour. Ça commence par des tout petits rires, des tremblements de mains, l'amour. Ça commence par un froid dans le dos, de ne pas trouver les mots, l'amour. Ça commence par e n un... l e v r Avoir écouté Ginette r e n o dans sa mélodie, ça commence. C'est le tour de Michel Delpeche de nous dire que tout va changer ce soir. Écoutons-le nous dire que tout va c h a n g e r e esta noche. Tomar un nuevo camino. Tout va cambiare mañana. Solo uno tiene que abrir sus manos et recevoir. Michel Delpeche dans son interprétation de Tout va changer ce soir. I'm gonna change i t o u どこんちゃんと Un peu plus avant, nous avons écouté Michel Sardou qui nous avait chanté Mourir d'aimer. Maintenant, c'est le tour de notre cher ami, un habitué, d'ailleurs, du train de la musique. Je veux parler de notre grand ami, M. Charles Aznavo, qui cette fois nous interprétera une version de Mourir d'amour. Écoutons-le. Les parois de ma vie sont lisses. Je m'y accroche, mais je glisse lentement vers ma destinée. Mourir d a i m e r tandis que le monde m e どうしよう、また a こんな e l a i s s o n s le monde à ses problèmes, les gens haineux face à eux-mêmes, avec leurs petites idées. Que notre amour ne peut vivre, mieux autant refermer le livre et plutôt que de le brûler, mourir d'aimer, p a i r en redressant la v d a n d y Nous allons conclure le programme de ce soir avec une musique de Michel Sardou encore qui nous fera rire aux éclats. Nous allons changer un peu le ton avec cette musique que nous connaissons tous car elle a été chantée en français, en espagnol et en plusieurs autres langues. Aussi, c'est sa maman, la maman de Michel qui est, pendant que Michel était sur scène, lui ne lui donne aucune chance de chanter. Elle a été c h a n t e a n ç a n e s p a n o et en p a u t e s Elle intervient, elle fait des remarques, elle lui parle comme s'il était son petit garçon, avec amour entre mère et fils. N'est-ce pas ce qui se passe quand une mère contrôle trop son fils?、Hein? Beaucoup de gens en savent très long. <rire> N'est-ce pas? Et comment va cette chanson? On va écouter. Ça s'intitule comme d'habitude. Écoutons Michel Sardou. Avec sa maman sur scène. Je me lève et je te bouscule, et te réveille s pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap.、Michel. Tu es dans la salle, maman, où es-tu? n u as t o u p e r a i de moi, travaille! Je me lève et je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude sur toi. Pas trop de gestes, hein! b o n arrêtez! Qu'est-ce qui te prend? Que tu n'as pas parlé pendant que je chante? Donc, qu'est-ce que tu dis là? Je dis, ne fais pas trop de gestes. Ton père était sobre, sois sobre. Je te dis ça, ce n'est pas pour moi, Michel. C'est toi qui chantes. Ah, j'essaie, maman. Tu as grandi, non? Depuis quand Depuis lundi. Alors, si tu me demandes ça pour que je te dise que j'ai mis des talonnettes dans mes chaussures, eh bien oui, je te le dis, j'ai mis des talonnettes dans mes chaussures, là Tu sais ce qui peut arriver avec les talonnettes Oui On en a parlé Oui a frappé Oui Que c'est dangereux pour la circulation des jambes, donc pour les reins et la colonne o、oh, écoute, maman, tu m'en veux pas, mais là, j'ai vraiment autre chose à faire, là, i l Y'en a, ça leur porte à la tête Des migraines horribles. Et les migraines, tu le sais. Je le sais, oui. Il y en a qui meurent. Bon, alors écoute, maman, tant pis. Je vais mourir. Et je l a u r a i fait exprès. Si tu lis dans les journaux qu'un chanteur s'est suicidé en mettant des talonnettes dans ses chaussures, et ben tu sauras que c'est moi.、Hein. Mais enfin, ne le prends pas sur ce ton. Je suis ta mère. Une mère a le droit de dire r en tête à tête à son fils. Fais attention avec les talonnettes. Quand même, je ne suis pas une étrangère. Enfin, maman. p a s comme ça que s f a i t s peur là-bas. On est p a u tête à tête. Elle est belle, ta baisse. Je t'en remercie,、oui. Déboutonne-la, c'est mieux. Elle est déboutonnée. Chante, t'occupe pas de moi. Je me lève. Et je te bouscule, tu ne te réveilles pas, comme d'habitude, sur toi. Autant pour moi, reboutonne, c'est moi qui me suis trompée. Eh ben, chante, qu'est-ce que tu vas chanter là My way. Comment My way Comme d'habitude, si tu préfères. Tu devrais pas la chanter, celle-là, elle marchera jamais. r e Dis-moi les paroles du début. Je me lève et je te bouscule. Tu la bouscules après Bah, quoi après Bah, après Euh. après. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Oh Marc, e l ne se réveille pas, tu as raison de la bousculer. Une femme, ça ne doit pas rester au lit toute la journée. Va mon fils, ta mère est au train de... Comme d'habitude, demain, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, tu rentres r a Tu me souriras, comme d'habitude. Merci beaucoup. Vous savez, les chansons ne sont pas éternelles. Et à l'occasion d'un concert ou d'une station de radio, on en écoute une comme ça, qui nous rappelle les bons moments de notre vie. Et à ce moment-là, tous les gens qui nous entouraient alors reviennent avec la même vivacité, le même visage. Ils n'ont pas bougé. C'est comme s'ils si n'étaient jamais partis. En musique, les mesures du temps sont parfois très complexes. Mais il en est une qui n'existe pas la mesure du temps passé. On a aimé et puis. Et puis cela demeure, voilà. Alors, maman, je te remercie. Ça vous fait rire, hein <rire> Très comique, non La maman qui engueule Michel sur la scène, ça c'est comique. Et ce sera la dernière musique de ce soir, car le train de la musique est enfin arrivé à la gare. Et nous ne voulons nous quitter. Nous espérons que vous avez fait un agréable voyage avec nous. Si oui, faites-nous parvenir vos commentaires, vos suggestions. Notre numéro de téléphone est la suivante 818-2025. Et si vous voulez écouter ce programme sur i n t e r n e t écoutez r a d i o u d e o t k radioudio.tk. El Train de la Musica.com El Train de la Musica.com Le Train de la Musique.com Muchas gracias de nuevo, buen fin de s e m a n e y hasta el domingo próximo a las ocho de la noche. Bonsoir, chers amis, et à dimanche prochain sur la 820 AM, la radio de l'Université Occident a Mochis qui vous dit bonsoir et à dimanche prochain. d a d i d a